tuer ma clac -cla, c'est ce qui va tuer ma clou clou hey. mmh. ouvrez les yeux ouvrez vos yeux ne voyez-vous pas ce qui se passe ouvrez les yeux ouvrez vos yeux ne voyez-vous pas ce qui se passe la communauté internationale doit cesser de valider ses coups d'État. Elle est complice de notre instabilité, de l'insécurité. Elle fabrique des tyrans, des despotes, des dictateurs, source de nos malheurs. L'Union africaine doit arrêter D'accepter, de valider Ce pushiste, ce coup détailliste Elle encourage notre instabilité Et met en danger La paix, la paix dans nos contrées ah, Ouvrez les, les yeux, yeux, ouvrez vos yeux, yeux, ouvrez vos vos yeux, yeux Ne voyez-vous pas ceux qui se battent ah, Ouvrez les, les yeux, yeux, ouvrez vos, vos yeux, yeux, yeux ne voyez-vous pas ce qui se passe Ce qui a tué ma clacla, c'est ce qui va tuer ma clo Ce qui a déjà ma clacla, c'est ce qui va déjà ma clo Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dictature démocratique, démocratique. tyrannie démocratique, démocratique, génocide démocratique, Guerre-faticie démocratique. démocratique Assassinat démocratique Emprisonnement démocratique. Démocratique. démocratique Les tortures démocratiques démocratique. Les bombardements démocratiques C'est démocratique. pathétique Les mêmes causes produisent les mêmes effets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 Ce qui a déjà ma clac cla, c'est ce qui va déjà ma clou clo. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dictature démocratique, démocratique. tyrannie démocratique, démocratique, génocide démocratique. démocratique. Guerre-faticide démocratique. démocratique Assassinat démocratique, démocratique. Emprisonnement démocratique. démocratique Les tortures démocratiques démocratique. Les bombardements démocratiques démocratique. C'est pathétique Les mêmes causes produisent les mêmes effets